En Belgique, ici, ailleurs dans le monde, avec votre avis uniquement. Voilà pour nos deux heures de dialogue. À la... Vous écoutez Vivacité, il est 11h Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Ils ont fait filer bien avant l'ouverture et pas pour les soldes. Les supporters patientaient déjà avant l'ouverture de la fin de zone à Lille. Elle est ouverte à 10 h 20 000 supporters belges et gallois peuvent s'y installer pour suivre le match. Ce quart de finale de l'Euro, vous pouvez tout à fait aussi le suivre en Belgique autour d'autres supporters. 150 secouristes de la Croix Rouge sont mobilisés en Wallonie. Et à Bruxelles, des bénévoles qui seront là où les supporters suivent la rencontre. Mais ils les accompagneront ensuite vers les centres-villes, encore plus en cas de victoire. Et c'est à Mons et à Liège que l'on attend le plus de personnes. Plus de 15 tonnes de cocaïne saisies l'an dernier dans le port d'Anvers, soit plus que durant les années 2013 et 2014 réunies. 2012 reste une année record chiffre de la Gazette von Ottwerpen. Le montant de ces saisies est estimé à 785 millions d'euros. 200 kilos de cocaïne ont aussi été saisis l'an dernier à l'aéroport de Zaventem. Français, et Britanniques commémorent ensemble la bataille de la Somme, huit jours après le Brexit. Cette bataille est la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Cinq mois de combat, 1 200 000 soldats y ont perdu la vie. Un tir de, fusil, de fusée suivi d'un chant de cornemuse, ont ouvert les commémorations à 7h28 précises, au moment même où il y a 100 ans, France et Grande-Bretagne lançaient l'offensive. Le prince Charles, le premier ministre britannique David Cameron et le président français François Hollande sont présents et Deux minutes de silence ont aussi été observés à Londres ce matin. La russe Yulia Stepanova, spécialiste du 800 mètres, pourra participer aux Jeux Olympiques de Rio en tant qu'athlète neutre et pas russe. Elle a reçu le feu vert de la Fédération internationale d'athlétisme. Elle pourra aussi participer aux autres compétitions internationales. On va faire un peu RTBF Mobile Info avec Anne-Michel Vlouberg. Départ, non pas en vacances, départ vers Lille aujourd'hui. Oui, le tout combiné, en tout cas, au poste frontière, eh bien, vous êtes déjà dans les ralentissements. Sur le 19 venant de Mons, depuis Dour, soit sur 4,5 km, vous perdez là une vingtaine de minutes. Sur le 17 venant de Gans, depuis Albé, 4,5 km de fil, une vingtaine de minutes de perdu également. Et puis une circulation ralentie sur un peu plus de 4 km via le 42 venant de Tournai et ce depuis Marquin. Ailleurs, Alors on a une camionnette en difficulté sur le 25 Liège, Neuchâtel, à hauteur d'Oufanise. La voie de gauche est neutralisée dans la bretelle de sortie en direction de Neuchâtel. Et puis on a un objet encombrant un objet métallique qui pourrait vous surprendre sur le 400 Namur, Luxembourg, à hauteur de Courrières. La voie centrale est encombrée en direction du Luxembourg. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et il est bien sûr l'heure de retrouver toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons. Merci Delphine, à tout à l'heure midi pour d'autres infos. Essuie de sport ah. Ou essuie de bain ah. Lâchez-vous, Neckerman, vous êtes en vacances. Votre séjour aux îles grecques a pris spectaculaire. De 11h à 13h sur vivacité, on n'est pas des pigeons euh. Sébastien Neulvaux. Bonjour les amis! Hello. Bonjour! Ça va bien? Oui! Et... Vous, savez, vous savez ce qui se passe aujourd'hui? On est prêts! C'est la dernière. 160. Non, attends, attends, attends! D'abord, on dit que c'est la dernière émission avant les vacances. Repos bien mérité, mais oui, de fait, ce soir, il y a du foot à la télé. Car de finale de l'Euro, Belgique, Pays de Galles. Info pratique? On va en parler euh, tout à l'heure avec des experts qui vont nous expliquer pourquoi les joueurs gagnent autant et puis les infos pratiques pour aller à Lille, évidemment, dans quelques instants. Xavier, on va parler de musculature aussi, tant qu'à faire avec vous, parce que vous êtes bien bâti, me semble-t-il. <rire> merci de le reconnaître, il était temps. Non, bah, je vais vous apprendre à vous muscler sans faire le moindre effort. Ah, ah bah, Évidemment, paresseux. Sport de fainéant. Pour, je te disais bien. Pour 300 euros dix séances. Ah, quand même. Voilà, donc oui, on oui. verra si c'est bien, pas bien. L'électrostimulation au service de votre musculature. Ah, pas mal. Et puis, comme c'est la dernière de la saison, on va la fêter avec un bon petit gâteau à l'effigie d'On n'est pas des pigeons, préparé par Cocoa, c'est une pâtisserie en région bruxelloise. Si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas, on est encore là pendant quelques heures. Oui, vous pouvez le faire sur notre page Facebook, On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail, l'adresse c'est pigeonplurielatrtbf.be. Et puis, le répondeur reste accessible au 070 222 660. À ça, vous rajoutez un petit peu de musique. Et pas n'importe laquelle, hein, souvenir dans les années 80 avec le groupe Rockwell plus proche de nous Yora Delta. Voilà donc le programme d'on n'est pas les pigeons pendant les euh, prochaines minutes. Euh, vous nous écoutez sur Vivacité, on est ensemble jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde You might demand c'était... Vous avez euh, mal quelque pas Non, c'est pas moi. Maître Guim, c'est si avec Je te pardonne. Votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. De nos jours, personne n'écrit plus. Tout le monde téléphone. Ah, dans le courrier aujourd'hui, Aurore, il y a Olivier qui nous raconte une histoire bien belge. Oui, il nous envoie une photo d'une lettre avec en tête de la police et nous écrit J'ai été pris en excès de vitesse 78 au lieu de 70, corrigé à 72 km h Pour 2 km en plus, je dois payer 50 euros d'amende ou... 99 euros pour suivre une formation ah, chercher l'erreur. Oui. De fait ça donne pas envie de suivre la ah formation. Ah bah non ça c'est sûr ça Ils sont... enfin, voilà. on va s'acquitter de la l'amende tout simplement Mais oui c'est dommage ça Il y a Pascal lui qui nous demande un conseil après avoir reçu de la visite ah. Oui j'ai reçu la visite il y a peu de démarcheurs à domicile pour des pommes et des pommes de terre d'en représenter comme étant de qualité et pouvant se conserver sans problème car le hic les pommes de terre se vendent par 50 kilos et les pommes par 30 kilos. Avez-vous des infos sur ce genre de des marcheurs, et il nous précise qu'il circule à bord d'une camionnette avec plaque française, et bien Pascal on en a parlé quelques fois ah ouais. ce ne bah sont oui. pas vraiment des personnes de confiance on ne peut pas dire ça, les fruits et les légumes sont chers, et ça ressemble fort en plus à de la vente forcée. Et ils ne sont pas, ils sont plus plus pas mauvais long. mais ils sont vraiment très très chers c'est genre x4 x5 euh, Et, des... et, et de ne de vous kilos. laissez pas intimider quand on laisse dans l'entrée de votre maison 50 kilos de pommes, euh, vous pouvez tout remballer. Oui parce que de, de la, la compote la vous allez pomme. en faire Oui hein, ça c'est on a reçu aussi une photo Cédric Oui, il nous dit qu'il a pris cette photo au Carrefour à Liège. Alors, on voit un produit avec une étiquette jaune, donc on est dans le cadre d'une vente rapide au Carrefour. Moins 50%, soit 1,25€ pour un gel douche palmolive. Jusque-là, vous allez me dire, ça va. Ouais. Sauf que sur l'emballage euh, du gel douche en question, il est mis, et on ne peut pas le rater parce que c'est en tout grand sur fond orange, gratis à l'achat de trois produits. Pas bien, hein bien sûr, Non, pas bien. Pas pas bien. Et il a décidément, décid... il a épluché toutes les étiquettes du magasin, hein, Cédric, il... Mais oui, parce il a il... posé une deuxième photo. Il a fait une photo de sa chipolade Mais oui, oh. toujours de la vente rapide avec l'étiquette jaune, 1,85€ moins 50%, soit 0,93€. Euh, Mais l'étiquette à côté, l'originale donc, qui n'est même pas cachée par la jaune, affiche un prix de base de 1,25€. Voilà Okay, ils ont un petit voilà. peu triché. Et faut ou continuez... alors ils ont un problème ou un examen de repassage en maths. Ça c'est possible aussi. Xavier, vous voulez continuer à envoyer des photos. On oui, c'est pas, pas parce hein. que c'est la dernière émission de la saison qu'il faut arrêter et qu'on vous abandonne hein, pendant les vacances. Mais on vous abandonne absolument pas. D'ailleurs sur notre page Facebook, On n'est pas des pigeons, et sur le site rtbf.be. Pigeons au pluriel. On va vous laisser tout un tas d'infos sympas pour l'été. On va plonger dans les années 80 côté musique. Ce sera Rockwell après la pause. Et dans la foulée, on vous donne les bons plans pour Belgique Pays de Galles ce soir si vous vous rendez à Lille. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel. C'est aussi ce dimanche tous nos magasins sont ouverts. Krefel. Si vous achetez demain ou ce week-end un pack de cascadettes de Coca-Cola ou Coca-Cola 0,33cl, vous recevez le deuxième pack à moitié prix. Allez, dragons à cette promotion Conditions dans les magasins participants. Chez Poincaré, les soldes, j'adore 30 et 50% sur toute la collection de la saison, hors exception. Non mais vous imaginez 30 et 50% chez Poincaré. Et en plus, tous les magasins sont ouverts le dimanche 3 juillet. Ah, oh, j'adore Plus d'infos sur Poincaré.eu Cette semaine avec Femmes d'aujourd'hui, gratuit, un mini-guide des calories à emporter partout cet été. Pour des vacances gourmandes sans les kilos. Femmes d'aujourd'hui, tellement nous. Soldes à mass Village. Profitez maintenant des réductions allant jusqu'à moins 50% sur les prix outlet. Venez ce week-end faire un shopping tardif jusqu'à 21h dans plus de 100 boutiques de luxe. L'été commence ici. Tous les détails sur massmickel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 Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi Dangaël, cette grande fan du direct, et du macaron morito. Vous avez tout pour vous. UEFA Euro 2016. Ce vendredi, les Diables Rouges sont à Lille et jouent leur quart de finale à 21h, Pays de Galles, Belgique. Dès 20h, avec la rédaction des sports et l'équipe de complètement foot, Vivacité vous fait vivre. Un euro bleu, blanc, diable. <rire> watching me. my head. 80-84 pour être précis avec Rockwell, Somebody's Watching Me. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Ce soir, 21h, Belgique, Pays de Galles, quart de finale de l'Euro de Quelle histoire, mais quelle affaire, quelle histoire Et c'est à côté de chez nous, ce match euh, Écoutez, après les déplacements à Lyon, à Bordeaux, à Toulouse, à Nice, le plus loin possible pour les supporters belges, enfin un déplacement à nos portes, à Lille, 150 km de Bruxelles et à 20 km de Tournai. D'ailleurs, le stade est boulevard de Tournai, c'est oui. dire si c'est tout près de la frontière. On va en parler avec Emmanuel Thébault, qui est le président du club des hôteliers de Lille. Bonjour Bonjour! On attend du monde évidemment chez vous, des Belges! Ah, mais oui! Et on est content de voir autant de monde qui va arriver tout à l'heure! Alors, on parle Et... de 100 000 Belges qui vont débarquer sur l'île. Est-ce que l'île est capable d'accueillir 100 000 Belges en plus des Gallois? Parce qu'il y aura aussi des Gallois qui seront 15-20 000, 000, plus les Lillois qui sont quand même un peu chez eux. Euh, C'est possible d'avoir autant de monde. On sait qu'il y a la braderie à Lille qui accueille beaucoup de monde, mais là, ça va être énorme! Oui, ben écoutez, ça va être énorme parce que ça va être une grande marée rouge, que ce soit pour les Belges ou les Gallois, mais euh, ça va être, je pense qu'à Lille, effectivement, on sait accueillir beaucoup de monde, euh, on est comme les Belges, on est festif, donc je pense que ça ne va pas poser de problème euh, quand il y aura tout le monde qui sera là. Voilà. Alors les gens arrivent déjà pour l'instant, il faut se garer où Près du stade ou près de la ville de Lille On sait qu'il y a environ 12-13 km entre le stade qui est à Villeneuve-d'Ascq et le centre-ville de Lille Oui, mais il y a le métro. Donc, moi, je conseille euh, à, à tous vos compatriotes qui vont venir à Lille, c'est de se garer sur les parkings relais qui sont indiqués sur la route euh, et prendre le métro. C'est-à-dire que le métro du centre, il, peut, il va jusqu'au centre-ville de Lille, ils peuvent aller dans les différents quartiers, ils peuvent faire la fête. Et ensuite, en remontant dans le métro, alors il y a des stations type Place Riour qui arrivent directement au stade, au pied du stade. Au pied Donc, du stade, C'est ce vraiment le plus simple parce qu'aller jusqu'au stade, c'est le bazar. Et ça coûte combien de se garer dans ces parkings Bah écoutez, c'est selon euh, l'éloignement. Si vous voulez être en hyper-centre, euh, vous avez des parkings qui vont vite vous coûter une quinzaine d'euros euh, la journée. Euh, par contre, si vous vous éloignez, si vous vous mettez dans les parkings relais qui sont aux portes de l'île, euh, vous allez là, effectivement être plus sur des coûts de, je crois, de mémoire, 4-5 euros de, de ce, cet ordre-là. C'est nettement moins cher. Alors, les chambres d'hôtel pour ceux qui veulent loger à Lille et faire la fête après la grande victoire de la Belgique annoncée, évidemment, on ne peut pas concevoir autre chose. <rire> les hôtels, eh ben, les prix sont extrêmement élevés. On parle de 400-500 euros la nuit dans le super centre lillois. Vous avez été fort, la quand même ben. Ça dépend, ce sont les dernières chambres. Je peux vous dire que, effectivement, il en reste plus beaucoup, donc il faut se presser. Et nous, on est des hôteliers, donc on a vendu, et moi je l'ai vu dans nos hôtels, on a vendu déjà, il y a un certain temps, des gens, des chambres, à des personnes qui se disaient que leur équipe allait être en quart à l'île. Alors je ne sais pas s'ils avaient le, le bon pari. Et qu'ils les ont achetés, on va dire, à pas trop cher. Mais euh, on est, nous, sur des, euh, des stocks périssables. La, la, la chambre du soir, du quart de finale, elle n'existe plus le lendemain. Donc effectivement, on est sur une offre de sur la loi de l'offre et de la demande. Donc très très Donc, euh, cher effectivement. Voilà. C'est un peu plus cher que d'habitude. Voilà, mais fait. pour la nourriture, soyons clairs, ce sera les prix habituels dans les restaurants. La bière autour du stade, on parle de 5 euros pour 50 cl, il y aura même de la jupilère. La bière belge rendant hommage aux supporters belges, il paraît. Oui, oui. Alors les, les prix des bières, je ne sais pas vous dire, mais euh, vous avez effectivement, euh, au niveau de la restauration, moi je n'ai pas constaté d'envoler de prix sur tout ce qui est bière, euh, repas et ce genre de choses, que ce soit au centre-ville. Euh, Peut-être que dans le stade, euh, d'ailleurs dans le stade c'est de la bière sans alcool Voilà c'est ça, mais autour mais... du stade, les restos autour du stade effectivement ont augmenté un peu leur prix Il n'y a pas la formule habituelle, il y a des tarifs un peu spéciaux euh, pour l'Euro 2016 Voilà. Alors il y, que... y a aussi l'opération, hashtag adopte un Belge une nuit à Lille chez un Lillois <rire> Ça a marché ça On sait que ça avait bien démarré mercredi Est-ce que ça a marché jusqu'aujourd'hui? Écoutez, je ne sais pas. Là, par contre, malheureusement, je ne peux pas vous répondre, mais je trouve ça complètement génial, effectivement, cette opération. c'est drôle. j'espère qu'elle marchera le mieux possible en accueillant le plus de, de personnes possible chez, chez les habitants. Ah ben voilà. nous, c'est fait, on vient dormir chez vous ce soir. Vous ne le saviez <rire> pas, vrai. mais on arrive. <rire> c'est la, la chambre à 600 je euros qui reste. Non, non, c'est la 6000 euros <rire> <rire> qui a une vue sur la fan zone. Ok. Merci. Donc, ça promet votre pronostic, victoire de la Belgique, mais combien 4-0, 5-0 bon, On va dire. Je vois un petit 3 moi. Bon allez, allez on prend. Merci on prend. Emmanuel Thébault. Il y a Florent Motte qui arrive dans la radio dans quelques minutes. Et puis, on s'intéressera aux joueurs. Hein On fait ça oui. Bah oui, oui, ouais, oui, on fait ça. Vivacité présente le 50e anniversaire de la Mesni dimanche 3 juillet. Plongez au cœur du folklore lors d'un grand cortège avec aussi les chinelles de fosse la ville les porêts de Tilf, les Macrals de Gelsalm et bien d'autres surprises. En invité d'honneur, les blancs moussis. Rendez-vous à Malmedy ce dimanche 3 juillet. Info mesni.be Vous en rêvez Les meubles César le font. Les meilleurs soldes de toute la région.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 C'est moi, HIP! Les quarts de finale? Une formalité pour nos Diables Rouges. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour et recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM! 10% sur vos prochains achats. 2%! 2%! 2%! Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin.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 Het plus beau. Je moet en se, se metten aan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 Quoi de neuf, quoi de neuf, décoller comme une fusée. Quoi de neuf, quoi de neuf, j'ai déjà tout misé. Mes démons se réveillent et se mettent à danser. Oh En oh, oh, oh, oh, musique, tout paraît plus beau. Oh, oh, oh, oh. Je veux que tout le monde se réveille et se mettent à danser. sur Vivacité avec le titre Quoi de neuf bah, Quoi de neuf sur les routes C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce point RTBF Mobile Info. Et on a toujours euh, les suites de l'accident grave sur la nationale 627 Baptiste Maastricht à hauteur de Berneau. La chaussée fermée dans les deux sens de circulation. Une déviation euh, est mise en place via le centre de Visée. Première journée de départ en vacances et un rendez-vous incontournable à Lille, ce qui fait que l'on a des ralentissements au passage frontière vers Lille. Sur le 19 venant de Mons, depuis Dour. soit sur plus de 4 km. Vous perdez là une vingtaine de minutes sur le 42 de Tournait depuis Froyenne, soit sur plus de 5 km, et puis sur le 17 venant de Gand, depuis Albi, soit sur 5 km. Vous perdez là près d'une vingtaine de minutes également. Du côté euh, du ring de Bruxelles, vos temps de parcours maintenant, vous pouvez rajouter encore une vingtaine de minutes supplémentaires en circulation extérieure, Zaventem-Grand Bigard. Une douzaine de minutes supplémentaires en circulation intérieure au titre Grand Bigard. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On n'est pas des pigeons. On parle beaucoup de football dans cette dernière Allez, émission Allez, de liables. La saison est pour cause. Il y a un match des diables, doit-on encore vous le rappeler. Ce soir, on est en combien en quart, quart de finale à Lille, 21h, au stade Pierre-Mauroy. Et on va, se poser une question. on va se poser une question maintenant avec euh, tous ces joueurs qu'on voit évoluer, qui ont une moyenne d'âge relativement euh, euh, basse. En Belgique, c'est la plus jeune moyenne d'âge de tout l'euro. Et ça gagne beaucoup de sous. Ça gagne des fortunes. Hein. Eden Hazard, salaire annuel 19 millions d'euros, donc mensuel 1,6 million par mois. Ouais, pas mal. Et par jour, 53 000 euros tu déconnes par, quoi, jour, par jour. Par jour, 53 000, Mais qu 000 euros. qu'est-ce qu'on peut faire avec 53 000 euros par oh bah jour Moi, j'ai bien une idée. Hein, je <rire> savais que je devais persister un Alors jour. Le plus, c'est Cristiano Ronaldo, 72 ouais. millions par an. Et donc par jour, 78 000 euros, 812 euros par jour, 200 000 euros par jour. C'est pour faire tourner la tête, tout ça. On en parle avec un spécialiste Allez, on a Jean-Michel De Waal au, au téléphone. Vous êtes le, le vice-recteur de l'ULB. Bonjour. Bonjour. Spécialiste du foot aussi. Pourquoi ils sont si bien payés que ça, les joueurs de foot mais parce qu'on se les arrache, parce qu'être un très bon joueur, c'est plutôt rare, et qu'on se les arrache, et qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes pareilles, alors je pense que euh, toute euh, votre équipe, si on leur propose les mêmes salaires, bien, vous allez accepter, donc euh, la question, c'est pas que les joueurs acceptent, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ça. Et ils rapportent plus qu'ils ne coûtent, en fait euh... Ah ben, euh, beaucoup, oui, parce que vous savez, quand on parle de transfert de certains joueurs, on dit, c'est euh, 40, 50, 60 millions, euh, et on se dit, mais euh, ça coûte très cher, mais ce qu'on oublie, c'est qu'en marchandising, c'est-à-dire, par exemple, en maillot, en quelques mois, on a vendu tellement de maillots euh, floqués au nom du joueur que euh, cela rapporte aussi au club. Les, les, les joueurs sont devenus des marques, c'est comme les euh, branches gazeuses ou certaines marques de téléphone ou d'ordinateur, c'est des vraies marques, et donc... Euh, Ce sont des vrais investissements pour les clubs qui les achètent. Et les marques ici, on... mondiales en plus maintenant, hein, puisque c'est des marques qui sont connues en Chine. Quand on va en Chine, en intérieur à Pékin, on vous dit « Ah, Belgique et des Nazars et des Nazars !» C'est devenu des références effectivement mondiales. Oui, et si vous allez dans, un, dans des euh, grands euh, centres commerciaux chinois, vous verrez euh, des magasins quatre étages euh, de Manchester United, euh, et puis euh, au centre commercial voisin sera celui d'Arsenal. Et donc, euh, oui, c'est évidemment un marché. L'Asie euh, adore d'acheter tous ces produits euh, très chers et qui symbolise quelque chose d'important pour eux. Mais quand on voit le grand transfert de la semaine, Batshuayi à Chelsea pour 40 millions d'euros. Si le mec, il se casse la jambe et qu'il est foutu en début de saison prochaine, Chelsea est prête à perdre 40 millions d'euros, finalement Oui, mais euh, c'est assez étonnant de se dire que pour eux, 40 millions, ce n'est pas euh, des sommes extraordinaires en comparaison de ce qu'il peut rapporter ou euh, si euh, il va euh, marquer quelques goals euh, importants. Vous savez, on a vu euh, l'année passée des, des, des joueurs belges aller signer en Angleterre, je pense, un joueur de Bruges ou L'Arré qui n'avait pas joué 10 matchs dans notre championnat, jeune joueur peut-être talentueux. Il n'avait pas fait dix matchs dans notre championnat qui n'est pas le plus relevé au monde. Non. Il a quand même été vendu pour huit millions d'euros en Angleterre où il n'a pas joué trente secondes. Alors, ah ouais, je le même. rapporte à tout le monde, hein, puisque Batchawi, ça va rapporter une quinzaine de millions d'euros au standard, puisqu'il a été club formateur. La petite histoire, hein, Mangala, qui joue à Manchester City, un joueur français, ça a rapporté euh, 200 000 euros à Wépion, le club de Wépion, parce qu'il a été le club formateur ils ont fait des tout nouveaux terrains grâce à ça, grâce au transfert de Mangala à Manchester City. Donc, Étonnant. Petite histoire. Alors, il faut savoir que le joueur le plus cher de l'histoire, c'est Gareth Bale, transféré pour 100 millions d'euros au Real de Madrid, et c'est notre adversaire ce soir. Gareth Bell qui n'est pas le joueur le mieux payé mais c'est le joueur le plus cher de l'histoire il gagne lui 30 millions d'euros donc par jour il gagne 82, millions, 82 000 euros restons, restons calmes mais donc ça va durer cette inflation on va arriver à 200 millions pour un transfert 1 milliard d'euros un jour oh. J'espère que non parce que ce sont euh, et, et un certain nombre euh, de personnes pensent que c'est quand même euh, dans le football une espèce de bulle financière quand on en a euh, connu et qui risque euh, à certains moments euh, d'éclater il euh, faut aussi dire que tous ces chiffres, bon c'est des chiffres qui sont publiés par la presse mais euh, ni vous ni moi n'avons jamais vu évidemment euh, le moindre de ces contrats nous ne savons pas exactement ce qu'il y a dans ces contrats donc quand on dit 100 millions c'est peut-être 100 millions, c'est ce qu'on dit à la presse mais c'est un domaine qui est très, très peu contrôlé. C'est peut-être plus. Si nous raconter, euh, bah, ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être 100 millions, euh, 60 millions maintenant, 40 millions dans 5 ans. Euh, à vrai dire, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un domaine sur lequel, euh, finalement, on croit ce qu'on nous dit. Mm -hmm. euh, et Alors que, bon, les paradis fiscaux, les enveloppes, euh, euh, tout ça, évidemment, existe très, très fort dans le football. Et pourtant, on... On croit cela de façon un peu, un peu naïve, me semble-t-il. Merci Jean-Michel De Waal pour toutes ces précisions. Nous, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est peut-être un peu trop tard, mais se mettre au foot, je ne sais pas si c'est possible. Tu commences ce soir. Tu commences ce soir, moi aussi. Oui. Ellie Goulding arrive, et puis euh, bon, on va justement, on va se muscler dans quelques minutes. Bizarre. Elle n'est pas belle la vie Chez BricoPlanit, ce dimanche 3 juillet, moins 15% sur tout. Plus d'infos sur planit.be BricoPlanit, tout pour la maison. Vos vélos de Ravel, c'est aussi une émission de télévision. Alors revivez l'étape de tournée comme si vous y aviez participé avec, en tête de peloton, une enfant du pays. Esmeralda Labi. Elle nous fera redécouvrir la cathédrale aux cinq clochers enturbanés, chef-d'œuvre architecturale de l'Occident médiéval, comme le beffroi et le pont des trous. Ce dimanche, après le JT de Trésor, sur la Une TV. Avant, pendant et après la balade, les AP sont toujours à vos côtés. Exceptionnel, Ce vendredi chez Intermarché, 10 euros de réduction à l'achat de 3 casiers de Jupiler, 24 x 25 centilitres. Conditions en magasin. Intermarché, tout ce n'est pour gagner. Ouvert dimanche et jour férié, une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Ceratec, une nouvelle façon de voir le carrelage. Pour les soldes, rien ne change chez Ceratec. Service exemplaire, idée originale, collection unique. Nous avons juste revu nos prix à la baisse. Alors plus que jamais pour vos carrelages, passez-nous voir SeraTech, le carrelage réinventé. Chaussée romaine à Warem. Vivacité à viser En toute complicité. Sur 90.5 FM. Fred, je suis à la cave et on n'a plus de vin. T'inquiète, je t'emmène chez Red Market. Cette semaine, c'est la grande foire au vin. 25% de réduction à partir de deux bouteilles au choix. Et si la cave est trop petite, on les mettra dans le salon. Oh, T'es trop drôle, Fred Market. Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Jemeb-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Bonjour, c'est Romé Lukaku, Michi Batoué, Christophe Benteke, Thibaut Courtois. Jason Denayer. Jean-François Gillet, Jordan Lukaku, Divo Korigi, Thomas Sumarland, Axel Witsel, c'est Maron Sulani. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de complètement foot. <rire> <rire> have to worry about nothing. Nothing, nothing we got the fire and we burning one hell of a something. Something, something, something they they're gonna see us from outer space outer space light it up like we're the stars of the human race human race when the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 survivacité avec burn. On va se souvenir se souvenir de ces pubs de téléachat où on voyait ouais. des électrodes qui musclaient les gens qui n'en avaient pas besoin. Hein, Xavier, c'était bien ces trucs-là, les muscles bougeaient tout seuls. Ouais, L'argument, c'était de se muscler sans effort. Eh bien, figurez-vous que cela revient à la mode, mais de manière beaucoup plus sophistiquée. Cela s'appelle le body training ou body tech. C'est de l'électrostimulation, mais de l'ensemble de vos muscles. De vos muscles pardon. Vous êtes dans une combinaison qui ressemble un peu, vous savez, à ces combinaisons. De, de, de plonger pour ne pas avoir oui. froid quand euh, vous plongez sauf que cette combinaison elle est bourrée d'électrodes et vos nombreux muscles ah c'est plus, vous... plus un seul muscle avec les patchs là ah non non non c'est vraiment partout ça sur les bizarre, épaules ça. sur le torse partout et vous êtes vous êtes stimulé forcément par des influx électriques tout ça avec un coach évidemment oui un coach qui va vous placer dans des positions qui vous feront tirer le meilleur parti des contractions musculaires le principe est simple lorsque vous faites du sport votre corps en fait il résiste un peu à l'effort donc Il vous empêche d'aller trop loin pour ne pas vous faire mal. Et bien là, avec les électrodes, on va franchir ces barrières et on va aller jusqu'au bout de l'effort. Est-ce que c'est efficace bah, La promesse, c'est que euh, 20 minutes de séance équivalent à 4 heures de sport. Ah ouais, ouais, ouais, moi je prends. Très bien dit. Et pour les abdos aussi Tout, la totale. Oui, alors moi Tout je l'ai tes testé. Muscles. Tout est me gêner. Ouais. Je l'ai testé, j'avoue et... que ça marche plutôt euh, pas mal. Ah, on ne mais... voit pas le résultat Non. Ah, si, quand mais, même. En non, fait, non, non, je non, désolé, parce non. Que je suis pas tout nu. Non, mais non, mais même. Ah ben, on veut ça, pas voir le. <rire> bon, j'imagine que ça coûte cher, ça. Ben oui, c'est précisément là où le, le, le bas c'est 300 euros. 300 euros pour 10 séances de 20 ah ouais, minutes, 20, quand même. 10 séances ouais. de 20 minutes qui égale chacune à 4, 4 heures. Donc ça fait comme 400 heures. Ah, ouais, c'est. Oui, fondu, vu comme ça. On discute. Bon, et tu sais quoi On va demander à un spécialiste, parce que est-ce que l'investissement vaut la chandelle C'est ce qu'on va voir avec vous. Gilles Goudgeber, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le rédacteur en chef de Sport et Vie. Alors, cette, euh, cette nouvelle technique, c'est bien ou, ou c'est pas bien C'est pratique pour recruter toutes les fibres d'un muscle. Donc un muscle est constitué de toutes des petites fibres que l'on peut voir comme des petites entités réactiles et quand on fait du sport euh, par le seul fait de sa volonté on contracte toujours un certain nombre de fibres, mais pas tellement. Il y en a toujours une qui travaille et deux qui regardent. On pourrait le dire comme ça. C'est des ouvriers tandis communaux que... des muscles. <rire> <rire> Bonjour, on rigole bien entendu. Bonjour à tous nos amis ouvriers communaux. Ah non on rigole pas, mais, non, mais on disait vraiment tandis ce que c'était. Tandis que, Tandis que pour les ouvriers comme Je ne me prononcerai pas, mais pour euh, l'électrostimulation, c'est différent parce que l'impact électrique, l'influx, va euh, mobiliser toutes les fibres à la fois. Donc effectivement, c'est très efficace pour euh, renforcer un muscle. Mais maintenant, est-ce que c'est la solution réellement quand on a envie de se muscler et d'avoir des effets rapides Alors, ça marche dans différents cas de figure. Bon, quelqu'un qui est très entraîné et qui voudrait se renforcer musculairement pour être plus performant encore, donc des sportifs de haut niveau, ils recourent pratiquement tous à l'électrostimulation, oui. qui est pratique aussi, hein, parce qu'ils peuvent le faire dans leur chambre d'hôtel, dans l'avion, euh, partout, ils ne sont pas obligés d'avoir euh, une salle de musculation. C'est pratique aussi pour les personnes convalescentes, donc euh, qui doivent euh, faire en sorte de ne pas perdre trop de masse musculaire, donc ce sont des, des outils qui sont régulièrement utilisés en kinésithérapie. Par contre, pour quelqu'un qui il fait pas partie de ces deux catégories-là, alors là, c'est beaucoup plus discutable parce qu'effectivement, ça va le renforcer musculairement parlant, peut-être que ça va se voir un petit peu, mais s'il ne continue pas sur des très longues périodes, ben, ça va disparaître presque aussi vite que c'est venu, et puis continuer sur des longues périodes, ben, vous l'avez dit, ça coûte assez cher. Donc c'est un luxe un peu Ah, C'est clairement un luxe, oui. Donc pour des sportifs de, de l'élite, ça ne pose pas de problème. Mais pour euh, l'amateur qui euh, désire euh, être un peu, plus, un peu plus fort, un peu plus beau devant sa glace, oui, je pense qu'il a à ce moment-là plus intérêt à passer par des moyens plus traditionnels comme de lever de la fonte. Dites juste un truc, vous me disiez hors antenne que c'était clairement pas neuf, qu'à l'époque, les sportifs russes, les sportifs de, de l'Union soviétique, utilisaient cela, mais de manière beaucoup plus intensive Ah oui non c'est vieux l'électricité euh, en médecine ça remonte même à la Rome antique à l'époque on avait on utilisait des poissons torpilles pour euh, soigner des gens donc euh, notamment pour vaincre des douleurs très très fortes alors on mettait un, on faisait une décharge grâce à un poisson torpille j'imagine que la douleur était encore tellement plus forte qu'on oubliait la première Je ne sais pas. et puis effectivement au cours de l'histoire on a beaucoup utilisé l'électricité et dans les années 60 on l'a utilisé à des fins sportives ça se passait en URSS à l'époque et on utilisait des courants qui étaient tellement douloureux que parfois la peau se mettait à fumer ou à d'autres moments, la personne elle, devait être attachée à son siège pour euh, ne pas euh, se débattre dans tous les sens, et puis même, on a essayé avec des personnes qui étaient sous anesthésie, donc on les endormait, et puis on les, on les électro euh, stimulait, et puis après, on espérait qu'elles en tirent profit dans le sport, ce qui est le cas, hein. donc euh, effectivement, tous ces moyens sont relativement efficaces, pas pour euh, doubler la performance, mais pour l'augmenter de 5-10%, oui, ça marche, et puis, euh, on est arrivé dans les années 80-90 à trouver des courants un peu moins douloureux, quoi que c'est jamais très agréable. Mais enfin, c'est pas comme à l'époque de l'URSS. Non, mais ça j'espère et... bien. <rire> je non rien. et donc euh, on a on a ici des moyens d'électrostimulation qui sont euh, à la portée de presque tout le monde et alors depuis peu effectivement on couple une commande volontaire, donc on prend par exemple une posture euh, difficile comme celle d'être, euh, comme si vous étiez assis sur une chaise mais il n'y a pas de chaise. Hein. Donc vous voyez, vous êtes avec, ouais, avec ouais. les genoux à, à équerre et, euh, et à ce moment-là, vous résistez donc, à votre propre poids et puis là-dessus, on va rajouter un influx électrique. Donc là, on est sûr de vraiment mobiliser non, ben, finalement, le non. muscle dans sa... Eh ben, finalement, totalité. non. Chaise électrique suspendue. Quoi. Oui, bah finalement, non. non. Euh, ouais, ou alors ceux qui veulent vraiment et qui ont, qui ont des sous. C'est ce qu'on retiendra. Merci, Gilles Goube Nous, on va rester dans ce qu'on sait bien faire, c'est-à-dire pas trop de sport, et manger. Ça vous, dirait... ah, bien. Ça vous dirait un peu de chocolat ouais oh Oui. Dans ah, quelques minutes. Bougez pas. Comment bien manger quand... On a une furieuse envie d'aller à la pêche aux moules. Alors sortez vos filets. La saison des moules a commencé chez Deleuze. Des moules charnues et succulentes pêchées en Zélande et livrées quotidiennement pour une fraîcheur absolue. Profitez-en. Jusque mercredi, le deuxième ravier de 1 kg de moules super est à moitié prix. Deleuze. Bien acheté. Bien manger. Besoin d'un bon matelas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 Université présente l'année du patrimoine. Participez partout en Wallonie et tout au long de l'année à des centaines d'activités culturelles, concerts, expositions, visites guidées liées au patrimoine religieux et philosophique. Plus d'infos sur www.patrimoine2016.com Une initiative de l'Institut du patrimoine wallon. Vivacité présente les 19 e Tchafourni. C2 et 3 juillet Troubadour, acrobates et poètes des temps modernes, vous invite au cœur d'Angie pour un voyage onirique et hors du temps à travers les arts de la rue. Entrée 2,50€. Gratuit pour les enfants. Info ccangie.be avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'Avenir et RTC Télé-Liège. Trop cool J'adore tout Fantastique Très très beau Et le calme, et la qualité des animaux. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be Hello. Yeah. D'autres avons-nous l'aurait tenté On caressera les nuages Comme la pluie les deltaplanes Nous trompes pas nombreux à pouvoir s'en vanter En visant Tu ira dans les étoiles ZANG En visant la lune. Des cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. C'est pas très bon. J'ai même très mauvais. Là, on ne a pas encore goûté, mais ça a l'air beau. On a en studio avec nous Anaïs Godmer. Bonjour. Bonjour. Pâtissière. On oui. dit ça. Vous êtes pâtissière. Je suis pâtissière de, fo de formation. Dans la région bruxelloise. Le nom de votre magasin, c'est Cocoa. Tout à fait. Ça vient d'où ce nom Alors Cocoa ça vient bah, du cacao en anglais et Koa, Kawa ça vient de l'arbre qui est un arbre euh, d'équateur Kawa ça vient Voilà. <rire> Kawa, Et donc vous êtes venu avec des gâteaux Alors gâteaux, on n'est pas des pigeons on dirait, c'est sympa ça Exactement Il y a des petits pigeons là-dessus Personnalisés là à l'émission. Et vous faites des gâteaux personnalisés comme ça pour tout oui, le monde Oui, tout à fait. Ah, ça, c'est mignon. Alors, euh, le gâteau, on n'est pas des pigeons. C'est le dernier de la saison, hein. on avait envie de se faire plaisir. C'est un, un, un gâteau d'anniversaire. C'est un gâteau d'anniversaire de, de, de, de fin de, fin de, fin de, de, de saison, voilà. avant, euh, avant les vacances. Dites, il euh, y a quoi là-dedans Alors pour le gâteau rose, donc c'est le Lily Pink. Vous avez une mousse à la vanille, une mousse framboise, un insert gélifié à la framboise et un biscuit madeleine au citron et zeste de kombawa. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. bon. quoi euh, kombawa c est c est le kombawa C'est une le... agrune oui. euh, mexicaine qui ressemble en fait au citron vert un peu plus bosselé mais oui en fait y y goût, goût. Y il y a le le kaffir lime le goût qu'on retrouve dans, dans, les, dans les plats thaïlandais oui, on ouais, Mais on dirait de la citronnelle ça. un peu non, ouais, c est c est ça. Ça. oui j'ai compris que c'était pas ça car ouh là là moi j'ai une question pour notre charmante invitée c'est ce qu'on appelle la pâtisserie gastronomique on est dans des choses très travaillées il y a au moins six couches si je compte bien on est dans la pâtisserie classique euh, mais classique règles, oui mais c'est pas c'est pas les éclairs des merveilleux quoi ah non Non, non. C'est quoi la démarche C'est quoi qui vous a donné envie de vous lancer dans la, dans la pâtisserie Ça a toujours été une passion depuis que je suis petite, ça a toujours mmh. été là. Et puis j'ai vu des personnes comme Marc Ducobu travailler des produits euh, avec une finesse incroyable et ça m'a toujours euh, beaucoup attirée, avec beaucoup de créativité. Et donc j'ai eu la chance de travailler une année avec lui et ensuite de pouvoir lancer mon projet. En... De pâtisserie multicouche de pâtisserie multicouche et, et florale. Et alors, dans la pâtisserie multicouche et florale, l'autre gâteau, il est franchement à tomber par terre, celui-là, c'est la basquine, comme une couche de croquant au milieu. Exactement, c'est le praliné feuilletine aux aises de citron et fleur de sel. Non, non, je j'ai moins, mais... Là, le pigeon, il est en quoi En sucre Il est en pâte à sucre, oui. Mm. Bon, cela dit, vous ne faites pas que des gâteaux, je présume. Alors non, je ne fais pas que des gâteaux, je travaille beaucoup pour les mariages, donc beaucoup pour les événements, comme les, les anniversaires et d'autres petites occasions. Et donc vous faites des pièces montées Et je fais des pièces montées, <rire> mais pas les pièces montées en génoise et pâte à sucre et Comment crème au beurre. Comment Expliquez-nous. Alors je travaille justement avec ce type de gâteau, donc multicouche, comme l'a précisé Carlo. Euh, et donc j'ai vraiment une touche qui est très florale, puisque je suis architecte, paysagiste de formation. Ah mais coup, ça part dans tous les sens. Comment on se retrouve d'architecte paysagiste à faire des gâteaux Ça, c'est étonnant comme parcours. Multipassion. Donc, j'ai fait une formation en paysagisme pendant 5 ans. Puis, j'ai travaillé 4 ans dans un bureau d'architecture et j'ai mûri mon projet de pâtisserie. Ah, ça, c'est étonnant. Mais En même temps, il y a peut-être des artistes, je ne sais pas, il y a peut-être des, des, des garagistes chocolatiers qui nous écoutent. <rire> mais en même droit. temps, je trouve que ça se voit dans la décoration de vos gâteaux fond, parce que c'est toujours très joli et de bon goût, contrairement à certains gâteaux super décorés qu'on voit des très à la mode. Donne des noms. Et non, mais tous les cakes qu'on voit pour le moment, C'est vrai. plein de pâtes pâte à sucre y a partout. Une, une forme d'originalité, c'est sympa. On mange avec les yeux aussi. Il y a une forme d'originalité, mais surtout, il y a énormément de travail. Ouais. Oui, Parce que point. pour réaliser en atelier ce genre de choses, j'ai eu la chance il y a quelques années d'assister à des sélections pour le championnat du monde de pâtisserie. C'est ce genre de truc qu'on voit, c'est-à-dire des, avec en plus ici le côté créatif avec des... des épices particulières comme le koumava, etc. Mais ce sont des produits où euh, il y a énormément de travail puisqu'il faut euh, préparer au moins 5 ou 6 ou 7 préparations pour pouvoir assembler un seul gâteau. Donc j'imagine que c'est cher Ah ouais, ce que j'allais ah oui, dire, que ça coûte oui. combien C'est enfin, oui. pas donné et que ce serait normal. On est dans un, dans un, une, un prix à peu près de 4,50€ par personne. Donc ça veut dire qu'un gâteau comme donc. ça, c'est 26€, euros, 20, 27€ euros. Donc là, on est pour, est pour 4, 4 personnes, donc Quatre, ah, 4. Pour 18. Ah non, alors, alors, alors c'est tout à fait raisonnable. Mais oui, vous n'avez pas, pas de magasin, vous êtes... Je euh, n'ai pas de magasin, exactement, je alors, fonctionne sur fait, la alors. commande. C'est-à-dire, oui, on vous appelle Tout à fait, on va et... sur mon site internet ou sur ma page Facebook, on m'appelle, ouais. donc tout est détaillé et on passe la commande et on vient la chercher à l'atelier. Tout simplement Tout à fait. Tout simplement, on va en profiter, c'est quoi ouais, le bah, site internet et c'est quoi la page Facebook Alors le site internet c'est cocoa.be. Tout simplement. Voilà, et la page Facebook pareil. Ben voilà. On va, va L'atelier va bientôt changer d'adresse, ouais. donc c'est une info toute nouvelle, euh, je vais bientôt déménager aux alentours de la place Flagey. À Bruxelles donc Sur la chaussée de Mais vous livrez la partout vous livrez, Enfin non, vous livrez, non, on vient, on vient chercher. Donc euh, ceux qui nous écoutent à Arlon peuvent vous voilà, on un gâteau. On on voilà, exactement. On passe la commande, on vient chercher. Et okay. les prix vont rester les mêmes Et les prix vont rester les mêmes. Ben dites donc, moi je dis bon déménagement, bonnes vacances, bonnes, mais vous, vous nous laissez les gâteaux. Hein. Bien sûr. On est ouais, d'accord <rire> Merci d'être passé chez nous Anaïs. Vous en prie, merci. Je ne je suis comme vous, je suis comme ça. Une épouse, une mère, une femme, ça doit tout savoir faire. Quand je ne chante pas, ma vie se branche sur la terre. Même si le ciel se rit de moi, chanter, c'est tout ce que je sais faire. Je marchais dans la rue, m'installer aux terrasses. Croisé des inconnus, leur faisait une place. J'écoutais leurs histoires, ils connaissaient la mienne. Sur un simple regard, nos vies sont toutes les mêmes. La sortie de l'école, nos enfants qui accourent. Mais tous leurs mots s'envolent et leur rire sonne sourd. Quand l'écho du silence est votre seul solidité. L'ennemi qui danse Pendant que vous pleurez Quand je ne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 Bonjour, c'est Romelu Lukaku. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Ce vendredi 1er juillet pour les soldes, Cora Recours est ouvert dès 7h du matin. Ce vendredi encore, nocturne dans l'hyper et la galerie jusqu'à 22h. Et ce vendredi toujours, profitez de coupons de réduction exceptionnels, distribués dans l'hyper de 7h à 8h30 et de 19h à 21h30. Et dimanche, ouverture des boutiques de la galerie de 11h à 19h.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 Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos présentées par Delphine Freux. Bonjour Delphine. Bonjour. Fan zone ouverte à Lille, ouverte depuis deux heures. Alors pour se rendre compte, dans cette fan zone, il y a de la place pour 20 000 personnes. Elle est installée à quelques pas de la gare TGV, juste à côté du centre-ville. Sécurité hyper stricte. Et côté grandeur, l'écran géant mesure 97 mètres carrés. Et donc ce matin, ouverture à 10 heures et quelques. Écoutez. Dis-moi Azine, est-ce que t'es est pris les 10h11 Avec mes derniers trucs, normalement, euh, dans deux minutes. Ouais, nickel, parce que là, ils commencent à, à s'impatienter, nos amis. T'inquiète pas, je vais aller les voir, mes petits amis belges. Je m'appelle François, je viens de Liège, mais j'habite à Toronto. On est venu voir le match. Vous êtes matinal bah, Parce qu'on va profiter de la journée à Lille. On va rencontrer des gens. Et puis, euh, on va se préparer pour le match, non Ok, ok, c'est bon. C'est bon. Allez-y, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Allez-y, allez-y. Parlez français Oui. Ouais. Pas de nourriture ni de boisson à l'intérieur. Vous le mettez à la consigne, à la, à la rigueur. Asdin Mazi. C'est moi qui mets tout en place le dispositif euh, sécurité. Quand cette fanzone est pleine, vous la fermez Tout à fait. Alors, euh, c'est ça le gros inconvénient. Dès que la fanzone est pleine, euh, on travaille avec un système de compteur. Et dès que cette fanzone est pleine, euh, elle est fermée totalement au public. Et voilà pour l'ambiance des petits amis belges Ambiance récoltée par Sébastien Joris à Lille Pour ce quart de finale de l'Euro Faut-il le rappeler, face aux Gallois, Il y a les chanceux, ceux qui ont des tickets pour le stade Et les chanceux aussi Qui seront ce soir dans le stade, sans tickets. Parce que, simplement, ils sont volontaires Et même volontaires belges Il y a quelques mois, ils répondaient à un appel De l'UEFA, l'organisateur Sans savoir qu'ils seraient dans les tribunes Pour un match des Diables Rouges en quart de finale En plus, Cédric et Aurore Ils viennent tous les deux du hainaut occidental C'est ce que j'espérais, donc j'espérais qu'ils terminaient deuxième de leur groupe. C'est pas gentil, mais je voulais qu'ils viennent ici et... Ça va être très très bien. Aurore de tourner. Alors, je suis responsable des volontaires qui placent les gens dans, le, dans les gradins. C'est assez agréable. Et puis, on collabore avec différents services des clients aussi, que ce soit pour les personnes à mobilité réduite, le service des tickets, la sécurité. Etc. Ça vous inspire quoi, le fait que la Belgique débarque Ça m'inspire plein d'excitation. Ça va être euh, un peu la, la fête dans les gradins, je pense, avec les supporters belges. Vous allez quand même savoir garder un peu de réserve Parce qu'on imagine que dans votre rôle de volontaire, on ne peut peut-être pas trop manifester sa joie ou... On doit rester entièrement neutre. Ça, <rire> ça va être assez compliqué. Mais euh, voilà, dès qu'il y aura un goal, on pourra quand même crier euh, avec les supporters. Vous l'avez un peu rêvé ce quart de finale, non, ici à Lille Ben oui, je pense que c'est. On s'y attendait pas. Et au final, c'est vrai qu'on a espéré qu'il soit deuxième du groupe pour euh, vraiment se dire on aura toutes les chances de les avoir à Lille. Et, euh, et ouais, je pense que c'est vraiment le rêve pour terminer une expérience de volontaire comme ça. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux en tant que Belge euh, de se dire qu'on va enfin voir euh, les Belges à Lille et euh, pour terminer notre notre expérience de volontariat. Et on l'espère qu'ils pourront crier leur joie dans leur stade, des, des volontaires interrogés par Ebi Brousakis. Attention aussi, des embouteillages sont déjà signalés aux différents postes frontières qui mènent à la France. Rendez-vous avec l'équipe Mobile Info dans quelques secondes. Le chômage atteint son plus bas niveau depuis 2011. En Europe, en mai, il touchait 21 millions d'hommes et de femmes. Les baisses les plus marquées sont relevées à Chypre, en Croatie, en Bulgarie et en Espagne. Et c'est à Malte, en Allemagne et en République tchèque qu'il y a le moins de 100 emplois. On parle beaucoup des supporters, certains préfèrent quand même la petite balle jaune. David Goffin doit disputer aujourd'hui son troisième tour à Wimbledon. Le Belge sera opposé au joueur Ouzbek de nice Istomin, 116e joueur mondial. Un match qui devrait débuter en fin d'après-midi si le temps le permet. Et le temps justement, le mois de juin a été exceptionnellement humide. C'est tout sauf une surprise. L'IRM, l'Institut Royal Météorologique, n'avait jamais enregistré autant de pluie en juin depuis le début des relevés en 18 Beaucoup plus de jours d'orage aussi, une vingtaine contre douze les autres années. Enfin, le soleil a brillé 70 heures de moins par rapport à la moyenne. Et donc, Anne-Michel Vlouberg, des départs vers la France. Et effectivement, des départs en vacances mais vers l'île également donc ça coince au poste frontière vers la France sur le 19 venant de Mons depuis Autrage, soit sur 7 km vous perdez une trentaine de minutes sur le 42 venant de Tournai depuis Tournai, soit sur 9 km vous perdez également une vingtaine de minutes 40 minutes à rajouter sur le 17 venant de Gans depuis Albé, que par ailleurs on a un accident sur le 40, Gans Bruxelles à hauteur de Ternat, les voies centrales et droites sont neutralisées, on relève 9 km de de fil dans lesquels vous perdez une trentaine de minutes en direction de Bruxelles. Suite de l'accident sur le 40, Liège-Bruxelles à hauteur de Walluée-Saint-Etienne. L'avant-droite est neutralisée en direction de Bruxelles. Je vous rappelle, cet après-midi, l'équipe du Mobile Info vous guidera également depuis notre mobicopter RTBF dès 16h pour ses premiers départs en vacances et les départs vers Lille Bien entendu. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur Votre solution c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com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 Et au programme de cette deuxième heure les amis parce que oui c'est la deuxième heure et oui dans moins d'une heure c'est les vacances oh, oh, c'est pas vrai, attends c'est pas fini c'est pas fini, au programme de cette deuxième heure nous allons penser au repas de cet été et un bon repas cet été en vacances c'est le melon avec du jambon, c'est ah, rafraîchissant c'est ah, vrai, le gros classique Carlo nous dira ce qu'il en pense, évidemment on a parlé des joueurs de foot déjà on a dit qu'ils gagnaient beaucoup on verra Frédéric s'ils ont les pieds sur terre, est-ce qu'ils sont sympas, sont un peu puants, est-ce qu'ils sont désagréables ou fréquentables, <rire> ces stars qui gagnent tellement, tellement d'argent. Et puis on fera la fête avec le best-of, Xavier des questions, plein de trucs sympas, c'est le programme de cette deuxième heure, vous pouvez continuer à réagir sur la page Facebook Aurore. Oui, sur notre page, on n'est pas des pigeons vous pouvez aussi encore nous envoyer des mails l'adresse c'est pigeon au pluriel intertbf.be. et puis le répondeur 070 222 660 Il est accessible 24h sur 24. Oui, hein, donc vous oui, pouvez oui, y aller. Vous pouvez y aller, mais on ne va peut-être pas l'écouter pendant le mois de juillet. De suite, de tout, non, non, ça c'est sûr. Côté musique, il y aura ça. Et le sang en question, c'est Bruce Springsteen qui ne sera, qui sera, pas, boss, il sera oui, pas en concert mais si, à, à Werther dans une semaine ouais, ouais, ouais. Il y aura aussi euh, les frères de la Vega. Ouais. Euh, ils ne seront pas à Werther mais ils seront sur tous les festivals un peu partout euh, en Belgique et il y en a pas mal Vous écoutez On n'est pas des pigeons C'est Vivacité, on est encore ensemble pendant une toute petite heure avant les vacances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 Drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenal. Justin Timberlake sur Vivacité avec Can't Stop the Feeling. On n'est pas des pigeons. Carlo, je me retourne vers vous parce que vous avez décidé d'agrémenter ma gastronomie estivale après les tomates mozzarella l'autre jour. Parlons de l'autre plat de l'été, oui, le oui. jambon Melon. Mais oui, le jambon melon, c'est un obligatoire. Des plats traiteurs à côté des... Péchotons Mais oui, des... ah, non, ouais. non, non. Pas les... Non, pas les péchotons. Ah non, voilà. d'accord, ok. Pardon, pour... excusez-moi, je voulais revanche, pas vous vexer. En revanche, je suis comme vous, Sébastien, pour moi, euh, l'été, c'est un must total, ce jambon melon qui revient, et y a, même s'il y a des déclinaisons, passons un peu les déclinaisons en revue, comme dans Brochette, en mousse, en contraste de texture et de saveur, <rire> avec du travail derrière, ce mets est exquis. Si le jambon est noble, si le melon est mûr, à lui seul, c'est un véritable festin. Mais qui est à la base Est-ce qu'il y a un mec un jour qui s'est dit « Tiens, je vais faire du jambon avec du melon » Jean-Albert jambon melon. Ah oui, <rire> bien entendu, bien connu. Mais non, hein. Mais parce que c'est bon, oui, parce que c'est bon. Mais aussi, c'est un héritage de diététique antique. Ah bon Souvenez-vous, la médecine des humeurs froides ou chaudes, comme dans les médecins de Molière, cette médecine-là, elle voulait qu'on associe le froid et le chaud afin d'équilibrer les humeurs dans notre organisme. Ces histoires d'humeur donc, par exemple, dans le cas du jambon, Il est chaud et sec et le melon il est froid et humide. Uh -huh. Je sais que Xavier préfère chaud et humide, mais c'est enfin, <rire> dégueulasse de dire ça, mon enfin, frère Carlo. Mais voilà. Et donc c'est un peu comme la poire et le fromage, ce sont des aliments où au départ c'est la diététique antique qui les a mis ensemble. Cette théorie est totalement démontée par la science actuelle. Cela dit, pas toujours pour un mieux. Mais dans les faits, ça ne manque pas de nous interpeller parce qu'en en fait. Le jambon melon c'est quand même un équilibre parfait des saveurs et c'est pratiquement un repas complet du point de vue diététique en enfin, fait. Ouais, il y a quand même Mais non, oui. non c'est ça j'ai encore faim. Bah c'est oui. ça dépend oui. de la quantité de melon oui, et la quantité bah, et, de, et, et, de jambon. Et, et quel melon C'est quoi le quel melon, quel alors, quel melon alors, on prend voilà. pour ça Cucumis melo, c'est-à-dire <rire> le melon. <un rire> je parle dépassé. latin, je me suis pris le melon. Alors, les melons les plus courants parmi nous, c'est le Cucumis melo reticulato. C'est le Le melon Cavayon, non Non, c'est le Galia, celui ah, qui, qui est réticulé. Enfin, le Galia est un des Reticulato. Et le Cucumis melo cantaloupensis melon cantalou, ou charentais, ou cavaillon D'accord. Le melon ouais. orange, quoi, le vrai bon melon, qui oui, est un cri. fruit. Est-ce que vous avez su pendant l'année quand je vous ai expliqué les fruits climactériques Oui. oui. C'est un fruit qui, qui, qui continue à mûrir oui. une fois qu'il est coupé. C'est trop fort. Non, euh, pas quand il est coupé. Euh, une est... fois qu'il est décroché en... de la Alors, Avec les autres fruits. Il continue à mûrir, même si les conditions de la façon dont il est cultivé et sa cueillette sont déterminantes pour le goût, parce qu'on a quand même tous goûté du melon qui goûtait le concombre. Comment il doit être le melon il, Le melon, il doit être lourd et Légèrement craquelé au niveau du pédoncule. Et ne dites pas que c'est comme ça que je les aime, Carlo, <rire> s'il vous plaît. <rire> non, mais j'essayais je, d'être un peu suggestif. La peau, <rire> pas trop dure, ouais. mais pas trop molle. Et il doit sentir. Le melon. Eh oui. Ça aide, hein, généralement. C'est mieux. D'autant autant dire tout de suite que ce sera meilleur en vacances que chez nous dans un supermarché. Bon, bon alors, euh, au niveau du jambon, je pense quoi Alors, quel jambon Je vous la fais rapide. Du jambon sec, c'est-à-dire du jambon qui a été traité au sel. Il y a plein de jambons. On en a parlé pendant toute l'année. Il y a des jambons avec des AOP comme le jambon ibérico Souvenez-vous, on a parlé du cebo on mm -hmm. a parlé du beyota, cette espèce de jambon incroyable euh, où les cochons n'ont mangé que des glands. Le beyota, j'ai envie de dire, ne met même pas du melon avec, c'est dommage, c'est gâché. Il oui. y a l'AOP Parme, l'AOP San Daniel, l'AOP Coulatello ça nous ramène toujours dans le registre, le melon, le culatélo. Plus ça. salé, ça non, culatélo Alors pas forcément, mais le culatélo, c'est le haut de la cuisse du oui. cochon et c'est fait de, en bord du, du pot de la rivière, de, du, du fleuve pot. Et donc, et il est emballé dans une vessie de porc et il est dans un milieu plus humide. Et de, ça, ça lui donne un goût très très différent. C'est très très cher et très très bon. Et si on veut du belge, il y a le ganda aussi Il y a ce oh, oh, oui, c'est pas une appellation, c'est une marque. Non, mais il y en tu a des pas mauvais. Je suis vexé pour la dernière démission, ce serait euh, bête, de partir fâcher en vacances. Oui. Il y a le L'AOP, un truc je voulais vous dire, il y a l'AOP Jambon d'Aoste, dit jambon également de Boss. Et ça n'a rien à voir avec la fameuse marque Aoste qui mmh. se situe dans, en France. C'est un autre village et euh, c'est juste très une marque de, de produits très industrielle. Il y a même des IGP Bayonne Ardennes. Ouais, Ardennes, Ardennes. Oui, jambon Ardennes. Et il y a même une STG, le Serrano. Quelques fausses idées rapidement – Écoutez, j'hésite, si on a le temps, évidemment. – On a le temps. Le Saint-Daniel, il y a des gens qui croient que c'est du parme haut de gamme. Mais non, c'est autre chose, c'est un autre lieu. – C'est bien meilleur, moi je trouve. – Il y a des bon. gens qui disent, vous entendez ça dans les conversations au Café du Commerce, les cuisses de jambon de parme proviennent de Belgique. Non Nombre de jambons italiens, c'est vrai, sont faits avec des cuisses belges séchées en Italie, mais jamais ils n'ont droit à l'appellation parme. Et on nous dit aussi, un autre lieu commun qui traîne, que le jambon d'Ardennes est produit 100% en Ardennes. Ouais. Ouais, sauf que non. Sauf que la cuisse du cochon, elle peut venir de partout. Et c'est tout à fait légal parce que c'est ah une ouais. IGP, indication géographique protégée, et non pas une AOP, appellation d'origine protégée. Ça on veut dire que le, quoi, on, on, la oui. cuisse peut venir de Flandre, ça, ça peut ça. être une cuisse de Flandre. ou un verra flamand et traité en Ardennes et ça devient de l'IGP Ardennes c'est pas pour ça que c'est mauvais non on c est, est d'accord bon et le, le, le melon au jambon c'est bon moi j'adore le melon au jambon alors après on peut et alors qu'est-ce que je fais avec un melon ouais. qui a zéro goût On fait quoi une confiture, une confiture minute de melon. Tout simplement. Mais oui, avec voilà. un peu de sucre, tu le fais cuire, tu concentres les goûts. Et même ce qui n'a pas de goût, attrape du goût. Si vous aimez voilà. ça, dites-le nous sur la page Facebook de l'émission. Pourquoi pas Dans quelques minutes, il y a Bruce Springsteen qui débarque dans vos oreilles. Et puis, euh, vous savez, on l'a déjà peut-être dit, mais il y a du foot ce soir. Hein. Il y a, ah bah oui, ben ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. on en parlera encore une fois avec un spécialiste. Ce sera dans 5 minutes. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Crefell, les meilleurs prix, services compris. Chez Charles Feugle, les soldes commencent de manière très spectaculaire. Outre les réductions de 30, 50 et 70% sur les articles sélectionnés marqués dans rond, nous vous proposons une action de 3 plus 1 gratuit sur toute la collection, du 1er au 3 juillet. Rendez-vous vite dans votre magasin Charles Feugeleux pour en profiter. Vivacité présente en partenariat avec NJ Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous à tourner ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30 Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picard avant les showcases d'Epolo et de Grand-Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous. rtbf.be slash vélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NJ Electrabel. Tudum.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 La lingerie féminella à Herve, maison spécialisée depuis près de 30 ans en lingerie d'âme et homme. Marie-Jo, Prima Donna, Simone Perel et bien d'autres marques vous y attendent. A très vite chez Feminella à Herve. Le commerce, autrement, localizy.com. Localisie.com Les, Les meilleurs soldes, chez Electro Electro-Rouard à Verlaine bien sûr des prix imbattables en électroménager TD, IFI, des prix massacrés dans les plus grandes marques, mais toujours à service irréprochable. Les vrais soldes vous attendent chez electro Grand route à Verlaine. Surfez sur electro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 La Boverie, bien plus qu'un musée. Une initiative de la Ville de Liège. Le Festival Vacances Théâtre de Stavelot est de retour avec un programme exceptionnel. 22 spectacles avec Anne Roumanov, Pierre Kroll, Alex Visorek. un hommage à Pierre Rapsat. Humour, théâtre, musique, spectacle de rue, les 51e VTS reviennent dans le cadre enchanteur de l'abbaye de Stavelot du 30 juin au 10 juillet. Info web festival-vts.net avec Vivacité. Springsteen survit cité avec Streets of Philadelphia. On n'est pas des pigeons. Pour ceux qui prennent l'émission en cours pour ceux qui reviennent d'une autre planète peut-être, vous savez qu'il y a du foot ce soir. On, ouais. on va gagner, ouais. on, en a on a va déjà gagner. pas on a mal. Parlé. On a déjà pas mal parlé de ces joueurs qui gagnent beaucoup d'argent Frédéric, mais la question c'est avec autant d'argent est-ce qu'on est-ce est qu'on vit encore euh, normalement Effectivement, on se pose tous la question, est-ce que ces gens sont normaux Tellement jeunes, tellement riches, millionnaires en euros, à 18, 19, 20 ans, des comportements parfois excentriques évidemment. Il y en a beaucoup qui sont tatoués, vous avez remarqué, sur les terrains, hein, parce qu'ils ont finalement beaucoup de temps libre. Et donc quand on a du temps libre, on joue soit à la station... <rire> soit on se, se fait tatouer Mais ce n'est <rire> pas vrai nous, Oui, il faut s'occuper, il faut s'occuper, ceux qui habitent Londres, l'Angleterre. <rire> les, les, les footballeurs ne s'entraînent pas des masses, hein, en fait. <rire> Manuel Joux est avec nous d'ailleurs. Bonjour Manu Bonjour les amis Bon Alors vous qui côtoyez ces joueurs... Est-ce qu'ils vivent normalement <rire> euh, Oui, enfin, on ne les côtoie pas dans leur vie privée, bien entendu. Ils essayent généralement de, de rester assez discrets, hein, justement, euh, euh, de parler les sommes qu'ils gagnent, leur notoriété euh, dans le, leur vie privée. Bon, certains euh, aiment se montrer plus que d'autres, mais si vous prenez le cas d'Eden Hazard, par exemple, c'est l'exemple même du, du joueur qui ne cherche pas à apparaître nécessairement beaucoup... Euh, c'est ça, beaucoup il fri ne frime pas avec une grosse bagnole de luxe, quoi Non, non, non, c'est pas dans, dans le genre du personnage. Il est avec sa famille, Eden, on peut le dire, hein, avec ses enfants, sa femme, depuis très longtemps la même femme. Il ne pas la chronique comme Marwan Fleini, qui a fait la une des tabloïdes anglais et qui, lui, euh, même a quelques fresques sexuelles à son palmarès. <rire> <rire> on peut le dire Ça, ça, ça c'est vous qui le dites. Hein. Non, mais d'après Le Sun, qui est quand même un journal très sérieux. <rire> et France. Ben oui, Oui, évidemment. Là, vous citez des bonnes sources. Mais c'est vrai que pour le cas d'Eden Hazard, il a, il a toujours, évidemment, euh, érigé en priorité les valeurs familiales. Déjà qu'il vient d'une une famille où il a été élevé dans, dans, dans le respect de, de certaines règles. Et euh, bah, il les perpétue à son tour, même si, effectivement, il a été père de famille très tôt. Mais il parvient quand même à, à garder les, les pieds sur terre. Mais ça ne doit pas être facile ça. quand on est. Effectivement, ils ont quoi Ils ont 26 ans en moyenne, je pense, hein. Hein, euh, un truc comme ça. L'équipe la plus jeune, là. Garder, garder les ouais. pieds sur terre avec, euh, avec autant de pognon. Est-ce que par le passé, il y en a qui sont royalement plantés, qui n'ont plus rien aujourd'hui Je présume que ça doit exister, ça. Bah, prenez le cas d'un Anglais célèbre, Paul Gascoigne, qui est ouais. une, une véritable épave aujourd'hui, malheureusement, parce qu'il a, a très très mal tourné. Mais ici, à l'occasion de l'Euro, nous les voyons au, au quotidien. Mais ils sont fréquentables, ils sont sympas euh, ou un peu puants Non, ils sont tous fréquentables. Euh, qui est, qui évidemment. est mais mais non, Mais euh... non, mais Frédéric, <rire> s'il vous plaît. Non, là, y a... <rire> Ben puis avant ou après l'entraînement, l'odeur n'est pas la même. <rire> bien, bien. bien joué, Manu. Mais... Dites, Manu, moi j'ai mais... été, oui. été frappé par, par l'intelligence de, de propos d'un mec comme Thomas Meunier. Moi, c'était un type que je n'avais jamais vraiment entendu en interview, mais ça a l'air d'être un bonhomme qui a la tête sur, sur les épaules, dans le lot des, des diables. Un type hyper intelligent et assez construit. Invité de dernière minute. Ben exactement, vous l'avez très bien dit. Thomas Meunier est probablement celui qui tient les, les propos les plus intéressants, les, les plus structurés. C'est un vrai plaisir de discuter avec lui et de réaliser son interview. Et maintenant, ben, si vous voulez, quelques profils divers. Je vais reprendre le cas oui. de, de Hazard qui, malgré sa notoriété, le statut qu'il a atteint aujourd'hui est probablement le plus spontané, le plus naturel. L'homme qui a le sens de la formule. C'est un vrai plaisir rigolo. de faire l'interview d'Eden Hazard. Il est rigolo, il ne se prend pas la tête. C'est ça qui est vraiment bien parce que si vous prenez le cas d'un joueur, certes talentueux, mais qui a encore beaucoup de choses à prouver comme Yannick Carrasco, les contacts là sont un ouais. petit peu... Euh, plus difficile, euh, il est sur la défensive, sur la retenue, alors est-ce que c'est euh, de la timidité ou de l'arrogance ou un mélange des deux, les contacts avec la presse sont un petit peu plus euh, délicats il y a même certaines questions euh, en conférence de presse auxquelles il a refusé de répondre, donc là j'espère pour lui euh, qu'il va un peu tirer les leçons de tout cela, pour ne pas suivre l'exemple de, de Yanouzaï, vous vous en souvenez euh, sans doute, qui était là à la Coupe du Monde, qui n'est pas retenu ici, euh, parce que ses prestations sportives ne suffisaient pas pour qu'il soit repris, et qui lui, parfois, après des matchs sort et passe en mix zone, donc dans les zone d'interview, et quand vous l'appelez, il ne vous jette même pas un regard, donc je pense que lui, avec une attitude pareille, il n'arrivera jamais à rien. Le mieux pour la, pro, la norme. Le mieux pour la, la, la formule, c'est Kevin De Bruyne, moi je suis, moi, je suis, je suis devenu <rire> un fan de De Bruyne, avec qui me casse les couilles, là c'était ah, juste, <rire> effectivement, euh, parfait. On termine avec le pronostic pour ce soir, Manu ben, Je suis persuadé qu'on va gagner. Bah écoutez, nous aussi on est persuadé qu'on va je gagner, dire, Je souhaite. Dire, je vais dire 2-1, voilà. Allez, on vous retrouve vos <rire> commentaires ce soir, évidemment, sur Vivacité. Merci Manu. Bon, alors, vous partez en vacances le 1er Ah non, non, non, pas le 1er juillet. Ah bon, mais c'est normal, je vais faire les soldes à Belle-Île. Le vendredi 1er juillet, les soldes commencent à Belle-Île avec une nocturne jusqu'à 22h. Et dimanche 3 juillet, ouverture exceptionnelle de 10 à 19h. Profitez de soldes exceptionnels en juillet chez Ravet. Vraiment exceptionnels. Ne vous fiez pas aux clichés.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 Il est midi trente Les titres du journal avec vous, Julie Buron, bonjour. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. À 13h, eh bien on parlera de l'exode des supporters belges, juste de l'autre côté de la frontière. Les fans des diables convergent vers l'île où se dispute ce soir le quart des diables rouges contre le pays de Galles. Conséquence de ces nombreux départs, il y a déjà des fils à différents postes frontières et en plus de patienter dans les fils, eh les supporters doivent se débarrasser de leurs bières et autres alcools. Une interdiction d'être en possession de bière ou d'alcool à Lille et aux alentours a été décrétée Pour 24 heures. À 13 heures, nous serons en direct de la fan zone de Lille et vous pourrez entendre les premiers supporters arriver dans la métropole. On fera aussi, bien sûr, le point à la mi-journée sur la forme de nos diables. Depuis la conférence de presse hier soir donnée par Marc Wilmot et Eden Hazard, les informations fraîches se font rares. On verra à 13 heures s'il y a du neuf ou non. Ce 1er juillet, c'est aussi une matinée de départ en vacances, notamment dans les aéroports. 46 000 départs programmés aujourd'hui à Zaventem, 26 000 à Charleroi où le personnel est bien au poste pour encadrer au mieux les voyageurs. Nous avons suivi cette matinée de départ à l'aéroport de Bruxelles-Sud. Reportage donc dans une demi-heure. La course aux bonnes affaires démarre aujourd'hui. Ce 1er juillet, c'est le premier jour des soldes et pour les clients, c'est la chasse au pourcent. Question choix, il devrait y en avoir pas mal. La pluie et la météo maussade ont freiné le lèche-vitrine et le shopping ces dernières semaines. Voilà pour le côté pile, côté face, accueillir les clients dans les meilleures conditions c'est un métier à 13h on découvre l'envers du décor voilà sébastien le menu de ce journal de 13h merci julie à tout à l'heure 13h vivacité on n'est pas des pigeons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 Ik Avec J'ai cherché. On n'est pas des pigeons. Le dernier best-of On se fait le dernier best-of de ah la bah saison oui. Ah, vous allez voir, c'est un tout bon en plus. Ouais, c'est vrai. Ah oui. ouais, c'est vrai, vendredi, les esprits sont festifs. Et souvent sur ce plateau, le vendredi, on s'amuse. C'était encore le cas ce jour-là. On n'est pas des pigeons Le best-of. Veille du week-end, nous sommes jouettes, Xavier. Oui, je vais vous faire un petit quiz Sébastien, un quiz spécial pour vous, un quiz spécial feignant et gueule de bois. Tu, alors, je te laisse encore 5 minutes et puis après tu sors de ce studio. D'accord, 5 minutes, alors parce que je vais d'abord vous faire le descriptif du week-end de Sébastien. Ah alors, ce soir, Sébastien se rendra accompagné de quelques amis, bien entendu, dans un bar. Un bar dans lequel... Il boira une ou deux bières, deux ou trois, trois ou quatre, vous savez, quand on aime. On ne compte pas. On ne compte pas, monsieur. Tellement pas, d'ailleurs, qu'à une heure du matin, un peu éméché, Sébastien prendra son GSM et fera un truc qui nous est déjà arrivé à tous. Mais quoi, à votre avis Non, je ne photographierai pas. Non, <rire> c'était le bazar. Parce que ça, moi, personne, ça ne m'est jamais arrivé. Qu'est-ce qu'on fait, parfois, quand on a bu un verre et qu'on regrette instantanément. On envoie, SMS. Un, ouais. on envoie SMS en un SMS. Exactement. Ah. On envoie un SMS d'amour à quelqu'un. Un SMS qui a un peu ah. charme. Oui, oui, voilà. oui, ou d'insultes. Ah. Voilà, ou oui. à son pire ennemi. Un SMS de je suis malade à son patron alors qu'il est <rire> une heure du matin. Ouais. Enfin, que des trucs ou, <rire> ou une déclaration enflammée. Bref, on se demande tous alors, surtout le lendemain matin, merde, ce SMS, est-ce qu'il y a moyen de, de l'effacer, le de le récupérer ouais. ouais, C'est parti, c'est parti Eh ben non, aujourd'hui... Ah. C'est devenu possible. Il y a une application qui vous permet d'envoyer euh, des SMS et de les récupérer si la personne ne l'a pas, ah ouais, ah ouais. pas encore lu. Oui, d'accord. Ah oui, s'il n'est pas encore lu. Si c'est à 1h du matin, vous avez de la chance que ce ne soit pas encore ben voilà lu. Voilà, exactement. Ouais. Cette application s'appelle Private ouais. et elle est euh, disponible pour l'instant sur euh, iOS d'Apple, mais pas encore sur Windows ou Android mais ça ne saurait tarder donc voilà, ah, un bon plan pour envoyer des messages oui. gratuits et surtout oui. ne pas trop les regretter oui. c'est ça, en fait il faut faire une soirée compliquée cool. et on peut récupérer Snapchat, Messenger, ah, ah, ah, Whatsapp ça. non, bah, non, alors je l'ai téléchargé et effectivement non, dans non, parce le... que maintenant on les envoie on les envoie, on les envoie oui, oui, par quatre oui, oui. supports différents bon, bon question on reprend, on reprend le fil du week-end de, de Sébastien ah, okay. après avoir supprimé plein de honte le fameux message composé, il ira se coucher vers 5h du matin, commenceront alors une une série de ronflements plus pénibles pour les voisins qu'un séisme de magnitude 5 sur l'échelle de la euh, bière. Je ne ronfle pas bière. <rire> Mais pas de panique, il se lèvera tôt le matin oui. vers 15h. <rire> Après que les enfants soient passés pour la 17ème fois dans la chambre en demandant Papa, qu « Papa, c'est quand qu'on déjeune On a faim ouais. !» Alors et... en Marcel et en caleçon, il enfilera ses Charentaises descendra l'escalier, versera un bol de céréales aux enfants avant de passer au salon, d'allumer la télé et de se vautrer dans le canapé. Dans la chambre, le lit restera défait. Il régnera encore pendant quelques heures une odeur de vieilles chaussettes parfumées à la guindaille. Bien, bien. Et on pourrait se dire, mais quel feignant! Il a parfait son lit. Lui qui n'écrit déjà pas ses textes en radio, il ouais, a oui. parfait son lit. Eh ben, non. Il a eu raison, Sébastien, de ne pas refaire ah, son vois, lit. Pourquoi, Pourquoi Il y a une étude scientifique qui nous dit que c'est bien de ne pas refaire son lit. Pourquoi euh, Pour les acariens Exactement. Voilà, parce qu'en fait, les acariens adorent l'humidité et la chaleur. Donc si vous laissez votre lit fermé et que vous avez transpiré pendant la nuit, cette transpiration ne va pas s'évacuer tout de suite et les acariens vont... Ils vont faut, se multiplier. D'accord, donc faut, il faut ouvrir le lit. Et tandis que si vous défaites, enfin si votre lit est défait, que vous laissez défait, que vous ouvrez la fenêtre, ils ont toutes les chances de se déshydrater et mourir ah, dans la journée. Donc, pas mal Bien joué Sébastien. Parce que là, j'ai une bonne journée. <rire> Exactement. Retour au week-end de Sébastien, ah. troisième acte et dernier acte, je vous rassure. 18h30, toujours dans son canapé, Sébastien se gratte. Les poils de son torse velu. Oui. De loin, il a remplacé les incariés en morpures, j'ai eu peur. De loin, il aperçoit sa paire de baskets de running. Que faire Continuer à regarder les mots de passe. 50 minutes inside qui va commencer. Mauvaise excuse. Ah, Sébastien n'a pas trouvé la bonne excuse pour ne pas faire ses 30 minutes de jogging. Ah, si, il y a 7 à la 1 qui commence. Et 7 à la 1, Sébastien, il aime bien. Oui, et il a raison d'ailleurs. Donc, il regarde. Pas de sport aujourd'hui, mais finalement, ce n'est pas grave. Pas grave, pourquoi Cette fois-ci, c'est une autre étude de l'université de McMaster qui euh, vole au secours de Sébastien. Que dit cette étude il à de, votre Il avis. ne faut pas faire de sport quand on a la gueule de bois. Non, ce n'est pas ça. Il ne il faut, faut pas, pas, pas faire, faire de, de sport, sport du tout. Il ne faut <rire> pas faire de sport le soir. Eh bien, non. Elle dit que ça ne sert à rien de faire beaucoup de sport. Elle vient de, de prouver que le temps passé à faire du, du, du sport, ce n'est pas tellement ça qui compte. En fait, trois minutes d'efforts intenses par semaine suffisent. Non, non, ah, c'est si, bien. C'est selon... Je fais du gainage. Une minute et demie. Une minute eh ben, 45 tous bien. les eh matins, c'est bien. Eh ben, bien, ça suffit. Selon ces chercheurs, pratiquer 30 minutes d'exercice par semaine, dont 3 minutes d'efforts intenses, serait aussi efficace que de faire 150 minutes de sport par semaine, ce qui est en général recommandé. Donc, Okay. on peut arrêter, hein Trois minutes, ouais, un enfin, est ce qu'elle a été confirmée, c'était du... Est-ce qu'elle a non. été validée oui, par une... Pour ou... le jogging, ça a déjà été prouvé aussi que les personnes qui ne font pas de sport, la différence entre les personnes qui ne font pas du tout de jogging, qui en font un petit peu, ouais. et celles qui font pas du tout voilà, et qui en ça. font beaucoup bah, ah bah ça. Ça. Ça et, et on retiendra que Sébastien ces trois minutes d'effort intense, il les a déjà eus, il a monté l'escalier en euh, rentrant, voilà. il l'a descendu eh après avoir laissé votre dans le canapé alors, bon. alors moi je tenais juste à dire que le texte a été rédigé, mon texte a été rédigé ce matin au départ d'infos faux sur le site 7 sur 7, rendant César ce qui appartient à César depuis mon lit dit qu'en bon feignant, je n'ai pas Tiens, au fait ce soir je serai peut-être avec Sébastien au café il se peut même qu'à une heure du matin je lui dirai mais dis-lui que tu ne veux pas la parce qu'il peux à envoyer un SMS et regrettera ça dans la minute au passage, de rien à tous les feignants à qui je viens de dévoiler de bonnes excuses quand Bobonne leur dira, t'as de nouveau pas fait le lit ou encore, dis-tu ne te bougerais pas un peu pour aller faire ton jogging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 Camille, vous cherchez quelque chose Bah oui, je ne sais pas où j'ai mis mon bikini rouge Mais ne restez pas planté là, allez hop hop hop, cherchez avec moi Camille, vous avez besoin d'un dressing sur mesure Pour retrouver vos affaires d'été Et les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées Pour réaliser le dressing de vos rêves En plus chez Camber en ce moment, c'est l'action été Camber, more space for your place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 promet un show détonnant. Le Bodestival, c'est aussi Ouverphonique, Quentin Moziman, Charcot, Grand Georges et les frérots de la Vega parmi une vingtaine de concerts du 8 au 10 juillet en plein cœur de Bertry. Avec l'avenir.net. Réservez vos places sur bodestival.mieux. pas si vous êtes comme moi, mais le sentiment est mitigé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Entre oui. tristesse et joie. Joie d'être en vacances bientôt ah, et de bien se mal, reposer. Oui, si, mais en même temps, c'est ouais. comme le dernier jour d'école, ça fait un peu mal au cœur. Oui, ouais, ouais. mais grâce à vous, euh, on, on, on va s'amuser encore pendant l'été. Parce on que va continuer à vivre. Souvenez-vous, euh, il y a quelques semaines, on lançait un grand concours. On a été un peu débordé d'ailleurs. Bon, oui. On lançait un grand concours sur Facebook. On s'était dit bah, euh, on vous envoie des t-shirts et vous euh, allez sur votre lieu de villégiature. Vous mettez le t-shirt, on n'est pas des pigeons, vous faites une photo, vous nous l'envoyez sur Facebook. On a reçu beaucoup de demandes, hein, Xavier. Ah on en a reçu à peu près entre 1200 et 1300. Ouais, on avait ouais. clairement dit qu'on ne pourrait pas en offrir ah, à tout le monde. On fait. avait dit que 100 personnes seraient sélectionnées. Eh bien, ces 100 personnes, les t-shirts sont partis en début de semaine. Et donc, au plus tard, aujourd'hui, à mon avis, vous devriez les recevoir. Et ce qu'on va donc, vous demander, c'est quoi bah De prendre le t-shirt dans vos bagages, évidemment, les prochains jours. Choisir le lieu symbolique de votre lieu oui, symbolique. C'est le monde entier qui était vraiment. Euh, Données en... Ah oui, à un en Japon, il y a partout, partout. Belgique partout. comprise. Hein. Mais oui, y a compris la barrique de fraiture. Et on est, est d'accord. Et donc un petit t-shirt, une petite photo, tout ça sur euh, la page Facebook, hein, Aurore Oui, sur notre page Facebook, On n'est pas des pigeons, une page où vous allez de toute façon pouvoir retrouver un tas d'infos été/conso puisqu'on ne vous abandonne pas. Pareil sur notre site internet, rtbf.be slash pigeon au pluriel. Voilà l'adresse pigeon, hein, les amis. Vous pouvez aussi l'envoyer par mail. On peut aussi se charger par la suite. Oui, de le de poster sur la page voilà. Facebook. C'est pigeon au pluriel, rtbf.be. Passons les vacances ensemble. Enfin, oui, pas, ensemble, pas avec vous là, mais, mais enfin, si, si, passons les vacances. Oui, si, passons les vacances. Si, oui, euh, oui, oui, oui. Oui, oui. si, si, si, si j'ai envie de te voir en maillot. Xavier. Vous allez passons où les vacances. <rire> Je suis musclé. Ah non, je l'ai où Au soleil. Ah, je connais je connais Au endroit. soleil. Tu connais ah c'est euh, beau, hein. Et on revient quand On revient quand On revient. Enfin, le 22, le 22. Hein. Oui, le 22, on fait ça Oui, oh, Allez, on fait ça Big Mat Cataldo, tout pour la maison. Grande opération déstockage Chez Big Mat Cataldo Les blocs portes à prix d'usine Des centaines de mètres carrés de parquet en promo La nouvelle gamme de carrelage avec des remises de 30% Prix aussi sur les bardages Bois de terrasse, dalles de jardin Et meubles de salle de bain Big Mat Cataldo, 16 rue Prébinet à Liège À 20 mètres du boulevard Poincaré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 Faites la fête avec nous Vivacité présente Le Solidaris Day C'est dimanche 21 août à Flemal. Et en plus, tout est gratuit Solidaris, c'est votre bonheur qui va être content SolidarisD.be Sold à mass Village Profitez maintenant des réductions Allant jusqu'à moins 50% sur les prix athlètes Venez ce week-end faire un shopping tardif Jusqu'à 21h dans plus de 100 boutiques de luxe L'été commence ici Tous les détails sur Village.com.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 Abderrahman, Martin, David Et si le ciel était vide Tant de processions, tant de têtes inclinées Tant de capuchons, tant de peurs souhaitées Tant de démagogues de temple de synagogue, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'Angélus. Intermarché, 10 euros de réduction à l'achat de 3 casiers de jupilère. 24 x 25 centilitres Conditions en magasin, Intermarché Tout celui pour gagné. gagner Ouvert dimanche et jour férié, une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse Vivacité On n'est pas des pigeons Nous sommes vendredi, c'est la fin de l'émission, c'est la fin de la semaine, c'est la fin de la saison. Non, un coup de non, scie, mais non scie, oui, on oui, reste un... Oui mais non, on va... <rire> un petit peu de vacances quand même, allez s'il te <rire> plaît, un petit peu de vacances. On va terminer avec un coup de cœur, coup de cœur de l'équipe, petit Aurore. Oui, on a voulu se faire plaisir hein, parce que vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre, que ce soit en radio, en télé, sur le site internet de la RTBF, mais surtout sur notre page Facebook, on n'est pas des pigeons, vous êtes plus de 172 000 à nous suivre Au Quotidien. Oh pardon, on je me suis trompé de nom d'émission. On s'applaudit, ouais, bravo. Non, c'est bien mille, ça. Donc, on était 140 000 au début de la saison en ah, septembre, et ouais. on évoluait, voilà. C'est top 2000. à l'air c'est vraiment ben, énorme. Hein. Non, non, c'est vraiment beaucoup. Donc, euh, merci à vous en tout cas et de rendre cette page vivante euh, tous les jours. Et vous allez continuer à la rendre vivante avec les photos de vos vacances. Et on n'est pas des pigeons sur le t-shirt ou sur une pancarte, n'importe quoi. Allez-y et ah. envoyez-nous tout ça. Faites-nous de belles photos, ouais. de beaux clichés insolites dans des endroits où on n'aurait pas soupçonné qu'on pouvait prendre en photo un t-shirt pigeon. Voilà, Donc Voilà. On, on attend que ça. Avec impatience, on va sortir sur la pointe des pieds, profiter euh, de quelques semaines de vacances et revenir en, plein en pleine forme le 22 prochain. En attendant, sur Vivacité, c'est la vie du bon côté qui prend le relais. Bonnes vacances tout le monde Merci beaucoup Sébastien. Bonnes vacances aussi à vous et à toute l'équipe des Pigeons qu'on aura plaisir à retrouver donc à la rentrée autour du 22 août. Des vacances pendant lesquelles on va s'occuper de soi On va s'occuper de soi cet été en tentant pourquoi pas de devenir son meilleur ami. Voilà le menu de la vie du bon côté tout à l'heure à partir de 13h. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point il est facile de trouver les moyens de prendre soin des gens qui comptent pour nous Notre amour pour eux nous donne des ressources insoupçonnées quand il s'agit de leur faire du bien. Oui mais voilà c'est beaucoup moins évident de se faire du bien à soi-même, s'aimer soi-même dans nos civilisations, est parfois perçu comme de l'égoïsme, voire du narcissisme. Pourtant, lorsque nous nous sentons bien, nous sommes plus aimables, nous sommes plus enclins à la bienveillance. Se connaître pour s'apprécier, s'accepter tel que nous sommes, prendre soin de nous, nous accorder toute l'attention que nous méritons, ou encore nous aimer comme nous le méritons, c'est la recette pour être heureux et rendre heureux. Et vous qui nous écoutez et qui nous écouterez cet après-midi, êtes-vous votre meilleur? ami. Pensez-vous qu'en parvenant à s'aimer soi-même, nous devenons capables de montrer nos capacités, nos talents sans craindre le jugement d'autrui Comment vous êtes-vous débarrassé des problèmes d'estime de soi Comment êtes-vous devenu votre meilleur ami Ou alors au contraire, vous tentez d'emprunter ce chemin-là, mais vous n'y êtes pas encore arrivé On va en parler entre 13 et 15 heures cet après-midi après, après l'actualité. On en parlera avec Geneviève Forêt. Elle est coach de vie et conseiller conjugal. Si vous souhaitez intervenir cet après-midi dans la vie du bon côté, il y a le téléphone tout d'abord 070 23 33 23 Vous pouvez aussi nous écrire par SMS tout au long de ce début d'après-midi au 30 63 50 centimes Il y a aussi la page Facebook de la vie du bon côté Il y a déjà des réactions sur notre sujet cet après-midi, êtes-vous votre meilleur ami La conversation démarre, c'est promis après le journal de 13h et après la météo Bonne journée à tous, le ciel reste menaçant et on s'attend cet après-midi à l'arrivée d'une zone de pluie, on va l'appeler comme ça, qui va d'abord concerner l'ouest et puis le centre du pays, ce sera pour le début de la soirée, et puis qui va se déplacer ensuite vers l'est et le sud. Donc euh, pour le match de ce soir, ce sera mitigé, vous l'aurez compris, le vent se renforce et les maxima atteignent 17 à 20 degrés. Euh, le week-end, légère amélioration avec déjà des éclaircies demain qui seront séparées par l'une l'autre averse. 16 à 19 degrés, puis moins de vent dimanche. Et là, un temps que l'on pourrait espérer sec, avec éclaircie, passage nuageux, mais pas plus de 16 à 19 degrés. A vous écouter Vivacity, il est pile 13h. Déjà des files à la frontière franco-belge, ça se précise, les supporters belges, les fans des diables sont en train de débarquer en nombre dans la métropole lilloise depuis ce matin. Une journée de départ en vacances à l'aéroport de Charleroi, 26 000 voyageurs attendus toute la journée, des départs sans encombre. Les vacanciers ont bien respecté les consignes, notamment celles d'arriver bien à l'avance. C'est le premier jour des soldes avec la météo qui a le cafard, les événements de ces derniers mois. Les commerçants comptent vraiment sur ces soldes pour rebooster les ventes de l'été. Ils s'y sont d'ailleurs bien préparés. À votre journal Julie Buron, bonjour Julie. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les Diables Rouges vont-ils nous emmener au paradis Ce soir, ils disputent leur quart de finale face au Pays de Galles. Des Diables qui ont en tout cas le pouvoir de faire déplacer les foules. 160 000 supporters sont attendus dans la journée à Lille. Il y aura d'office, pas de place pour...